Unité 7, leçon 1, phonétique. A.、Ah, le professeur vous pose des questions. Répondez oui, comme dans l'exemple. Vous m'écoutez Oui, je vous écoute. Vous comprenez l'explication Oui, je la comprends. Vous faites les exercices Oui, je les fais. Vous cherchez le sens des mots nouveaux Oui, je le cherche. Vous apprenez les mots nouveaux Oui, je les apprends.